Mesdames et Messieurs, chers, chers auditeurs, auditrices de la radio, Isangani nous souhaite tous les bienvenus à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le gouvernement burundais compte plaider pour l'introduction de la langue française dans la communauté est-africaine -est comme la langue officielle dans ce journal. Vous allez suivre le ministre ayant en charge les affaires de la communauté est-africaine au Burundi et des habitants des quartiers de la capitale économique Bujumbura solamente des irrégularités qui émaillent la distribution du sucre. Et dans la chronique nutrition de ce dimanche, on vous parlera des vertus du sésame, une plante oléagineuse, voilà pour les titres. Eric Wimana est à la manette du son, Moïse Misago est à la présentation, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel je vous le disais tantôt, le ministre burundais le, le Burundi se dit prêt à plaider pour l'introduction de la langue française comme langue officielle au sein de la communauté est-africaine. Ezekiel Nibigira, le ministre burundais en charge des questions de l'EAC l'a déclaré ce vendredi lors d'un point de presse. Ezekiel Nibigira dit que le Burundi compte sur le soutien des pays membres et pour y arriver je propose de le suivre. C'est un projet que le Burundi Ces données à mettre en avant dans la communauté est africaine. Comme vous le savez, il y a quelque temps, le Burundi a demandé à la communauté pour que la langue française puisse être utilisée comme langue officielle dans la communauté, la langue qui puisse être utilisée dans toutes réunions de la communauté est africaine. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre ce combat et nous sommes sûrs que nous allons avoir ce privilège de pouvoir introduire cette langue au sein de la communauté. Nous avons de bonnes relations avec la communauté tout entière et nous avons de bonnes relations avec les pays membres de cette communauté. Donc, tenant en considération cet état de bonne relation, nous sommes confiants que même ils vont adhérer à notre souhait de pouvoir considérer la langue française comme étant une langue officielle au sein de notre communauté. C'était le ministre ayant en charge l'intégration du Burundi à la communauté est-africaine, ambassadeur Ezekiel Nibigira. Et des habitants de certains quartiers du nord de la ville de Bujumbura déplorent toujours des irrégularités dans la distribution du cycle. À part que le prix officiel de 2500 francs par kilo n'est pas respecté par la plupart des commerçants détaillants, ils disent que cette fois, des fois ce produit manque souvent carrément dans les boutiques. Ils demandent à l'autorité habilitée de prendre des mesures qui s'imposent. Suivez ce micro-trottoir de la radio Isanganiro. Ici, chez nous, en Gagara, on ne trouve pas de cycles convenablement. Le vendeur de cycles il il refuse de nous vendre ça. Et si tu veux acheter des cycles, s'il y a des cycles, si ça peut même passer deux mois sans avoir des cycles. S'il vend ça, s'il si, refuse de nous vendre ça, et si tu n'achètes pas quelque chose à la boutique, on ne te donne pas de cycles, ou bien on te donne par les cuillères. Ici, à Charama, le cycle, on connaît une pénurie de cycles dans notre quartier. On ne trouve pas facilement le cycle. On voit des chaînes des gens qui s'alignent en attente d'être servis. Le kilo s'achète à 3000 francs. Il y a un problème pour des gens euh, qui ne se préoccupent pas, qui ne peuvent pas acheter à un kilo. Il y a des gens qui ont des faibles moyens qui achètent le cycle à 100 francs ou à 200 francs. Ce sont ces gens euh, qui ont de petits moyens, qui ont des problèmes de trouver du sucre ici à Charama. Il y a à peu près un mois qu'on observe une pénurie de sucre. Ces commerçants qui achètent du sucre dans des sacs connaissent beaucoup de problèmes puisqu'ils s'alignent avec des longues lignes. Il y a ce qui rentre sans toutefois être servi. On demande aux autorités de nous donner des cycles, convenablement, comme avant, comme d'habitude. Parce que si, si on trouve des cycles, on voit ça pour 3000 francs ou 2000, ça par les kilos. De Bujumbura, rendons-nous à Gitega au centre du pays où une quinzaine, une, une quinzaine de savonneries regroupées dans la coopérative des savonneries de Gitega ont provisoirement fermé leurs portes suite à la même vente de leurs produits qui est consécutive à la récente mesure du président de la République de réduire à la moitié le prix du savon dans l'optique de combattre le COVID-19. Le président de cette coopérative dit néanmoins qu'il se réjouit de cette mesure du président de la République tout en demandant qu'il soit prise des mesures permettant la, le fonctionnement de leur savonnerie. Le directeur général de l'Agence nationale de promotion et de régulation des coopératives ANACOP promet de soumettre ce cas à l'instance habilitée, n'est-ce pas Gérard Nibigir Le président de la coopérative des savonneries de Guitega, qui se compte à plus d'une quinzaine, M. Zambiman Pierre-Patrick, s'est dit satisfait de la mesure du président de la République de réduire à la moitié le prix d'un savon et cela dans le but de lutter contre le Covid-19. Toutefois, il regrette le fait qu'il croyait que cette mesure allait concerner tous les fabricants du savon, mais que plutôt elle n'a concerné que la société Savonor. Zambiman Pierre-Patrick précise alors que savons ne sont plus ni vendus ni achetés, d'où la fermeture de leur savonnerie. Conséquence, plus de 80% du personnel des, des savonneries de Guitega sont en chômage technique. Ainsi, ils demandent au président de la République de mettre en place une commission qui analyserait les cas des savonneries afin qu'elles aient elles aussi des avantages qui les empêcheraient de fermer leurs portes. Plus de 150 savonneries existent dans tout le pays, indique Zambiman Pierre-Patrick. De leur côté, certains membres du personnel de ces savonneries abordent dans le même sens que lui. Tout tout en précisant qu'ils auront de la peine à s'adapter à une nouvelle vie après la fermeture effective de ces savonneries. Quant à lui, le directeur général de l'ANACOP, Agence Nationale de Promotion et de Régulation des Sociétés Coopératives, Oscar et Hariza dit qu'il va approcher les autorités habilitées pour étudier ce cas. Sachez que le coût du savon de la société Savonor concerné par la réduction de son prix est de 200 francs la pièce dans plusieurs endroits de Gitega Depuis Gitega Janib Gira pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13 h minutes dans l'est de la radio Sanganeros, poursuit, poursuit ce journal et certains patients du district sanitaire de Wuson et de la province Kirundo olamande comme quoi l'ambulance de ce district ne le servait pas à temps réel. Les patients de cette localité se plaignent de cette situation indiquant qu'ils contribuent 1000 francs au centre de santé par an destiné aux frais de fonctionnement de cette ambulance. La directrice adjointe de, de ce district reconnaît ce problème. Docteur marie Claire Daichimie explique que Cette situation par l'utilisation d'une seule ambulance dans 9, 9 centres de santé que compte cette commune, le point avec Ornel Amucho. Ces habitants de la colline Wignari qui se soignent dans différents centres de santé des districts sanitaires d'Obsoni en province de Kirundo disent que c'est trop difficile de trouver une ambulance en cas de besoin et signalent qu'ils cotisent 1000 francs par an comme frais de fonctionnement d'ambulance. Quand quelqu'un a besoin d'une ambulance en cas d'éventuelle complication, on lui dit qu'elle n'est pas disponible, tantôt il est en panne, tantôt il n'y a pas de carburant. Alors on se demande pourquoi on n'arrive pas à en avoir en quantité suffisante alors qu'on contribue mille francs par an comme frais de fonctionnement. Moi aussi, j'ai déjà remarqué ce problème. Souvent, ça arrive lorsqu'un patient a besoin d'être transporté d'urgence lorsque l'ambulance n'est pas disponible à ce moment. Car elle peut être dans un autre centre de santé ou elle peut être au service d'évacuer un autre malade vers un autre hôpital. À ses inquiétudes, Dr Marie-Claire Ndaichimie, directrice-adjointe du district sanitaire d'Obsoni, précise qu'il y a une seule ambulance utilisée dans neuf centres de santé publique de cette commune. À part qu'ici, c'est la route bitumée, dans d'autres CDS, c'est trop loin. Il y a des routes en mauvais état. Alors qu'il peut arriver qu'une ambulance ait évacué un patient dans un endroit trop loin d'ici. Dans ce cas, un patient qui va arriver après lui ne peut pas, par exemple, attendre l'ambulance qui peut arriver dans 4 heures. Alors qu'il pouvait payer 2000 francs pour arriver dans 15 minutes à Kirundo Et en plus, ici les bus de transport passent à tout moment. Elle fait savoir que les frais utilisés pour le fonctionnement de l'ambulance dépassent les cotisations de la population. Ça arrive également que l'ambulance manque du carburant suite à la pénurie. Dans ce cas, le patient doit se payer le transport pour être référé. Et quant à la cotisation des frais de fonctionnement de l'ambulance, ça c'est normal. Mais n'oubliez pas que les pièces de rechange pour le véhicule sont très chères en cas de panne. En calculant toutes ces dépenses pour l'entretien que consomme cette ambulance, ça dépasse de loin les 1000 francs que cotise chaque personne par an. Pour faciliter l'évacuation et la prise en charge des patients, les deux côtés demandent qu'on disponibilise une autre ambulance dans cette commune de Bussoni. Merci, Ornella Mucho. Kirundo, au nord du Pérandonou, au sud-ouest du pays, où les gros poissons répérables à plus de 10 mètres de profondeur du lac Tanganyika ne sont plus capturés comme avant 2014, les pêcheurs qui le disent expliquent que cela fait suite à une faible luminosité des lampes actuellement utilisées et pensent déjà au retour des anciennes lampes. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, trouve fond de ses inquiétudes. Selon lui, la lumière des lampes actuellement utilisées n'atteint pas au-delà de 10 mètres de profondeur Jean-Pierre Misago. Les gros poissons, à l'instar des Sangala, capitaines et autres, sont ceux-là qui ne sont plus capturés comme il était avant 2014. Les prises actuelles sont essentiellement constituées de petits poissons, à l'instar de petits Ndagala ou de petits Mikeke vivant dans les eaux superficielles. Les pêcheurs expliquent que les lampes utilisées actuellement dans la pêche, des lampes allumées grâce à des batteries, ne fournissent pas assez de lumière Pour stimuler les gros poissons vivant plus en profondeur à monter vers la surface afin d'être capturés. Ces pêcheurs pensent déjà à la réutilisation d'anciennes lampes à pétrole pour relever les prises de gros poissons. Même son de cloche chez Gabriel Wutoyi, président de la Fédération des Pêcheurs et fournisseur de poissons au Burundi, il indique que la lumière des lampes utilisées actuellement arrive à peine à 10 mètres de profondeur des eaux du lac Tanganga, Une zone où seuls les petits poissons peuvent être capturés. Ces lampes introduites dans la pêche burundaise en 2014 avec la pénurie du carburant qui était devenue monnaie courante à cette période, sont des lampes normalement utilisées dans l'éclairage domestique et qui ne peuvent donc pas stimuler les gros poissons se trouvant dans les eaux profondes, précise Butoyi. Estime qu'il est impératif de réutiliser les anciennes lampes à pétrole. Pour espérer relever les prises de gros poissons. C'est d'ailleurs ces lampes à pétrole que les Grecs avaient introduites après les avoir trouvées compatibles à la pêche dans le lac Tanganyika. C'était au terme des études sur la faune aquatique, informe Gabriel Butoyi. Jean-Pierre Misago, Depuis Rumongue, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le sésame est une plante oléagineuse dont ses grains sont riches en lipides et en acides gras essentiels Explication de Jean-Paul Ouineza, expert en nutrition, qui ajoute que cette plante intervient dans le bon fonctionnement du cerveau et favorise une bonne croissance des enfants. La chronique nutrition est signée Jean-Marie Mayonga. Comme l'explique l'expert en nutrition Jean-Paul Ouineza, cette plante intervient dans le bon fonctionnement du cerveau et favorise aussi bien la croissance pour les enfants. Le sésame, c'est un céréal qui contient assez de fibres végétales alimentaires. C'est les substances qui sont très utiles pour des personnes qui souffle de la constipation souvent c'est un aliment qui contient assez de protéines qui favorise mieux la croissance surtout pour les enfants et aussi ça intervient aussi pour la, la maturité des, des glandes qu'on appelle hypophyse et aussi l'hypothalamus ça intervient aussi pour euh, neutraliser des personnes qui, qui ont souvent de l'amnésie en, en d'autres termes on parle l'oubli ça fortifie le cerveau et aussi pour les femmes le sésame contient des choses très importantes Qui aide aux femmes qui ont des sécheresses de vaginales. En fait, ça joue comme un lubrifiant et aussi pour des, des hommes impuissants. Aussi ça intervient beaucoup pour ces hommes. Jean-Paul Winnes a dit que le sésame peut être consommé étant grillé ou bien germé. Au moins 4 cuillères par jour sont conseillées. Il faut consommer le sésame étant grillé ou germé en fait de pouvoir enlever ce qu'on appelle les éléments qui sont dits les facteurs antinutritionnels ou bien les phytates, les amagritinines qui sont des éléments incompatibles au fait à l'assimilation des vitamines ou bien des nutriments que l'homme a besoin. Là, il faut quand même bien crier. S'il s'agit de faire les germer, il faut quand même bien germer et le sésame en fait de pouvoir enlever les éléments antinutritionnels qu'on peut trouver dans le sésame. Et comme la dose, on peut prendre 4 cuillères à soupe au moins 3 fois par jour, c'est-à-dire 12 cuillères au moins par jour du sésame. Au Burundi, le sésame est cultivé et c'est une plante d'une importance capitale pour notre santé si s'il est bien consommé. Merci Jean-Marie Mayonga et à l'expert Jean-Paul Ouineza. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. Au revoir.